Le dernier chapitre de notre spécial The True Blood of Metal en sera un qui comportera ses propres sous-chapitres. En effet, notre dernier regard sur cette saga métallique se posera principalement sur trois styles dont l'influence est foncièrement métal, mais qui ont leur propre ligne de conduite le gothic metal, l'industrial metal et l e l e c t r o m e t a l Pour ceux d'entre vous, qui ont, sont moins familiers avec ces trois genres. Vous découvrirez des combinaisons de t e c h n o l o g i e d a t m o s p h è r e et puissances surprenantes. Mais par-dessus tout, vous faire un voyage dans les terres maudites des esprits sombres et tordus, des méandres technologiques et de leurs manipulateurs malsains. Voici The True Blood of Metal, dernier chapitre à réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque la rencontre de la médecine moyen-âgeuse et technologique font très mauvais ménage. Les résultats sont merveilleusement atroces. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. c a s p h e r e is our fucking business. We are undead incorporated because we said so. Gothic. Part 1. Études, études, études. Job, job, job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. Amène ta gang, amène tes amis et viens vivre l'excellence. Viens vivre l'expérience patriote. Samedi 13 mars à 19 h, au Colisée d Trois-Rivières, nos patriotes hockey affrontent les Mustang Western University dans un match suicide pour l'obtention d'un laisser-passer pour le championnat canadien. Dimanche 14 mars, nos patriotes soccer affrontent McGill à 16 h au centre Alphonse-Desjardins.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 だね Je s o u h a i t e pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation, édition spéciale, puisque nous avons débuté une heure plus tôt, soit il y a 30 minutes, d a n 33 minutes, sinistrose précisément, parce que c'est le dernier chapitre de True Blood of Metal et que nous avons énormément de choses à vous faire écouter. étant donné que notre ami Serge Nadeau de Rock r e v e l l était absent. Cette semaine, et nous avons décidé de prendre. De... On lui a emprunté une demi-heure. Une heure. Ben, une, heure ben, une heure, même. Une heure, oui. a b m e n t tout à fait. Et、euh, étant donné que c'est un petit côté、euh, programmation qui rentre plus dans nos cordes à tous les deux, ben, on a comme décidé de prendre un petit peu plus de temps pour、euh, extrapoler sur.、Euh... Absolument, c'est un, une, une programmation ce soir sinistrose qui.、Euh, comment pourrais-je dire? qui nous fait plaisir à tous les deux. Ben, aussi, au moins une fois, on s'entend. On s'entend sur une programmation. Ouais, effectivement. Mis à part le trash, où -ce on s'entendait très le, bien. Le trash,、oui. on s'en rejoint assez bien, en général. <rire> sur la date, sur le black, on a toujours une petite réserve. Ben, on a eu chacun notre émission là-dessus, e f f e c t i v e m e n t Mais, cette émission de True Blood of Metal, ce dernier chapitre de notre vision historique du métal, se termine sur une note qui se divise, comme, je dirais, en trois, y voir peut-être même quatre sections. On parle du gothic metal. On parle du,、euh, d'industrial Réel cyber metal. Cyber metal、ouais. ouais. qu'on pourrait mettre. Ben, on aurait pu inclure Voivod dans ce côté-là,、ouais, mais vu Voivod, on l'avait mis、euh, avant, ben là,、euh, on a bon, décidé de. Voilà. Et puis l'électro metal, qui est une musique qui est peut-être.、Euh, qui est plus. t e c h n o plus techno, physique, qui puis... est b o u d é par les puristes du metal pur et dur, mais qui est. Je ne suis pas si sûr que ça. Peut-être un... que les jeunes deviennent plus ouverts a v e c Peut-être. mais C'est sûr que certains qui vont avoir des... toujours des. Des bornées métalliques qui vont dire Waouh, ça c'est des bornées métalliques. Hein, des synthétiseurs, qu'est-ce que c'est ça? Hein, un drum machine, si c'est pas bon un drum machine. Un drum machine, au moins le drummer et femme, s a yole, puis i l f a i t ce que tu lui dis. Et、pas. en général, il est, demeure à ses têtes. T'es-tu sérieux、quoi? Ben, un drum machine, c'est dur de déterminer, à moins de faire un reset <rire> <8 -7 rire> sur le power. <rire> <rire> tu le déteins, tu le r e p a s Ouais, c'est ça. Mais bref,、euh, on vient d'entendre、euh, un premier segment de la portion Gothic Metal. Et Sinistro, je te laisse le soin d'expliquer que Le pourquoi du pascule. Voilà. Bon.、Euh, on vient d'entendre.、Euh, je pense que je vais commencer du début. Ben oui, bonne idée. Je vais commencer du début à la place de faire comme habituellement qu'on parle de la fin.、Euh, J'ai décidé de commencer avec Sisters of Mercy. Mm-hm. Parce que Sisters of Mercy, s il n'y aurait pas eu Sisters, il n'y aurait pas eu de gothique, de ci et de ça. Aujourd'hui, c'est une influence sur le métal. Même, regarde, tu as Creator qui a fait des tours de, de Sisters of Mercy.、Euh, Crematory a refait des tours de Sisters of Mercy.、Euh, même nous autres, on en refait tout une tourne de Sisters of Mercy. Effectivement.、Oui. Ce euh, sans cette bande-là, je pense qu'il n'y aurait pas eu une essence、euh, darkness. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec、T'sais, toi. Même si eux autres, ils se proclamaient pas à l'époque, ils... c'est comme Black Sabbath quand ils ont r mis un boudou ni、ouais, métal. C'est ça, c'est、euh, ça, ça. ça. Sauf que ça a porté le côté.、Euh, on a eu、euh, Luke Richard My Reflection, qui est, selon moi, une des pièces des plus, les plus cultes. Ben, cultes. Et commercial en même temps, finalement. Ben, disons que c'est u n étendard de la, formation Sisters of Mercy. Ouais, c'est ça. C'est autant, autant je pourrais dire que, des pièces comme Raining Blood pour Slayer, c'est très représentatif. Ben, Lucretia, c'est ça. C'est comme le Temple of Love aussi. C'est comme Temple of Love, comme. Bon, c'est ça, effectivement. Mais c'est une pièce qui demeure tout en étant très, très fonctionnellement dans son. Non, ça r e s t e m é c a n i q u e aussi. C'est très, très mécanique. C'est très gothique. <rire> Et on voit vraiment qu'on projette des éléments qui sont typiquement métal. Ben, oui, Plus discret, quand... mais bon. Mais as-tu vu la version de c r é a t e u r Ils ont fait une version vraiment hallucinante. Tout à fait. La version de c r é a t e u r j'aurais aimé me mettre, ça me tentait. Puis là, je dis non, non, on va mettre la vraie. Mais c'est une bonne les idée d'avoir mis l'original.、Euh, celle, celle de c r é a t e u r il commence avec le petit synthétiseur, puis la kit, puis il dit, I h e t r the roar of a baby.、Ouais. Puis quand ça start, t'as l'impression qu'il y a un coup de m a s s e qui te rentre en pleine face. Mais en fait, c'était le cas aussi. C'est vraiment un coup de m a s s e C'est comme ça. Euh, on a eu Fields of the Nephilim, qui est un autre étendard du gothique plus, plus, plus élevé, parce que、mm -hmm. eux autres ils ont pris ce que Sisters a laissé. Puis、euh, ils ont mis en plus de guitare, plus de. Plus de voix ténébreuse. Vocal, gutural, ouais. Plus de vocales guturales, plus de. Même si l'album d o w n r a s e r a une consonance un petit peu western. b i e d'après c'est. L'introduction qu'on a passée. C'est voulu. L'album est tout comme ça.、Mm -hmm. C'est tout、euh, le look euh, comme. Euh, Comme Far West un peu. Oui, mais c'est、euh, du Dark Far West. Bien, c'est ça, c'est du Dark Far West.、Euh, on a eu la pièce Preacher Man tirée de l'album d o w n r a s e r paru en 8 7、euh. Formation du UK.、Euh, effectivement, effectivement. De toute façon, on, on s'entend dessus que tout ce qui est hors du commun dans le gothique ou dans le punk ou dans ci ou dans ça, ça vient tout du UK. Oui, mais de beaucoup,、ça. beaucoup, effectivement. Euh, J'ai choisi Typo Négatif qui finalement、oui. t'écoutes ça, puis c'est comme la suite logique. Aussi. C'est carrément la suite logique、euh, avec la pièce My Girlfriends, Girlfriends, qui est un cover de On See, p u s qui? j Spinks est le, le compositeur original. Je ne peux pas remettre dans quel contexte il é t a i t Si alors... quelqu'un est au courant, appelez-nous.、Euh, ben oui. c e s t quoi le numéro pour nous rejoindre ici? Euh, vite, vite de même, c'est le 376 51 83 dans、voilà. le 819. Ah, j'aurais des paires de billets pour a l k a o l i c a faire tirer tantôt. Ah, ben c'est bien.、Euh, C'était、euh, My Girlfriend's Girlfriend tiré sur l'album o c、euh, t o b e r r u s t paru en 96. Qui est、World、un、Runner. très bon album. Oh, c'est excellent, c'est excellent. Là,、euh, après ça, on est tombé avec d i s m a l e Euphonie qui tombe dans un gothique. Plus, plus métal. Plus métal avec une petite tangente black à certains moments. Dark Kun. Ouais. b o n J'ai un album de, de... Small of Funny qui est vraiment plus true black, là, que par moment, par des p e t s Ouais, les premiers albums. Les premiers albums étaient <rire> réellement true black. Ben, c'est comme un peu comme Cradle of f i l t h qu'on va entendre dans,、oui. dans Il... le souper, là. Effectivement. Dans... Qu'on a passé dans le mode, dans, le, dans, la, dans la programmation black metal et qu'on retrouve encore aujourd'hui parce qu'on l'avait dit y à l'époque. C'est la b a n d e s on l'avait dit, ça. Se、arriver. sont convertis, ont dévié de leur voie initiale pour qu'ils e n Même、changer. que、euh, j'avais proposé My Dying Bride pour aujourd'hui, puis、euh, vu que je n'étais pas là la semaine passée, je n'étais pas trop au courant de ta programmation de t a n n e o c'était le cas. Tu en as passé.、Ouais. Fait qu'on s'est dit, oh non, g a s q l e r q u on a assez de programmation pour aujourd'hui, fait qu'on va laisser faire My Dying Bride, mais、mm -hmm. ça aurait pu rentrer d a notre、euh, s n côté. Tout à fait.、Euh, tout à fait. Mais、euh, la formation de Smile of Funny, une formation qui vient de Norvège, est. Dans quelques instants, on va découvrir qu'il y a énormément de formations qui sont norvégiennes, d'ailleurs, dans, dans, les styles qu'on va aborder. Mais c'est une formation qui donne, je dirais, qui est très éclaté dans son style. Oh, c'est spécial. C'est très spécial. spécial, un vocal féminin. Moi, généralement, je suis un petit peu plus, euh, réservé, euh, au niveau de ce qui peut être les formations avec des vocales, les vocaux typiquement féminins. Il y a certains que j'ai. Moi, a u o n aurait pu peut-être être le Nightwish dans notre bloc, mais,、euh, c'est... Oui, mais encore là,、ça、moi, je suis incapable de qualifier cette formation-là. Ben, ça... ça... C'est sûr que certains qui ont une tendance gothique un peu dans leur p a t t e r Probablement. Même si c'est power symphonique ou.、Euh, t a i s tu le s a i Mais regardes, il, ça, reste, il reste une chose sinistre. Moi, Nightwish, je déteste ça profondément. Non, je ne suis pas capable, moi non plus. Ça, Puis, je pense que ce soir, le but n'était pas de se donner des mots gastriques. Non, c'est pour s'aimer.、Voilà. S'aimer tout court. <rire> c'est ça. <rire> on va continuer musicalement、euh, à l'instant même. Cette fois-ci, on va continuer dans le mouvement gothique-metal. Cette fois-ci, on aborde une, une section qui est très. metal, proprement dit. e On est passé de la 1987, 87 encore, 96 et 97. Maintenant, on va aller en, e n fait, à la fin des années 90, en 1999, on va se rendre jusqu'en 2006. Avec les formations,、euh, Tristania, qui est une formation,、euh, norvégienne, The Sense of Tie Beloved, qui est norvégienne aussi, Sybenbergen, qui est une formation suédoise, Eternal Tears of Sorrow, finlandaise, Moonspell, que tout le monde connaît, formation、euh, du Portugal. Et Cradle of Field, qu'on retrouve encore cette semaine, mais cette fois-ci parce qu'ils se sont t convertis. t a s choisi un gros bloc, en fin de compte. Ah, il, il est tellement gros que ça m'a pris un panneau de 4 par 8 pour l é c r i r e Donc, allons-y avec Trissonia, la pièce d'ouverture d'un, qui n'est pas le premier album qu'ils ont produit.、Euh, je dirais qu'ils ont fait des trucs encore beaucoup plus gothiques traditionnels, mais je pense que la pièce Beyond the Veil, qui est la pièce éponyme,、euh, de l'album, et très représentatif excellent très é d'un n a l m Go, e et du du métal g t Tristanar h i q u e donc Beyond the go. because, y o go n d the e Will b we sound fucking so. Go!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 Venez nous rencontrer au 1275 avion Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Oui, Ça va l'air très comique dans ta tête, un petit peu. Il y a plusieurs choses sinistres à v o i ce qui se passe dans ma tête. pelaye! Mais c'est pas toujours évident à communiquer, je peux te le dire. Non, mais c'est ce que j a i vu.、Hein. Je m'attendais au pire, puis là, je sais pas ce qu'il va me lâcher. Non, mais, mais je sais pas. pas je sais absolument rien pour l'instant. Je vais essayer de trouver une façon décente de le dire. Bien, e n c o r e une deuxième partie qu'on vient de... Avec des tours extra longues. Effectivement. On recule dans rien, on fait plaisir à nos a n i m a e u r c'est le même prix, là, que la tourne dure une minute cinq. o u i mais peut-être bien, que le monde, ils viennent juste de joindre à nous autres, p i ils savaient même pas que l'émission c o m m e n c a e Ça, c'est leur maudit problème. Il est g a l r e là. Neuf heures et quand? Neuf heures et neuf minutes. Et pourquoi vous avez pas entendu l'indicatif de réanimation? Parce que l'émission a commencé finir dans le rétard. C'est une bande de cons. Non, on a commencé effectivement exceptionnellement à 8 heures. Nous l'avions annoncé la semaine dernière. C'était annoncé sur le site de CIFU. C'était annoncé sur, sur le site de CIFU. Sur le p o i l i online,、Amazon. sur Facebook, partout. Donc, et... si vous ne l'avez pas su, c'est bien parce que vous ne vouliez pas le savoir. b a i s c'est b o t r e s t i l de problème. Voilà. Donc, ceci étant dit, ces b l a s p h é m a t o i r e s sont faites. Nous avons entendu, à l'instant, la formation c y b e r b e b e r g e n formation qui vient de Stockholm, qui est plus précisément en、Stokom、Suède. Stockholm. Stockholm de Suède. Et la pièce t i e Sister, C'est Crimson Web. Imagine-toi. J'en ai aucune, mais je l'imagine à peine. Imagine-toi. <rire> c'est tiré de l'album de Lictum. Ça, ça fait va... gothique, ça. Le plus long titre possible qui veut rien dire, c'est、ouais, pas grave. je ça, peux ça, pas te dire ce que ça veut dire, <rire> puis j'en ai aucune idée. Tout, moi, m a s autant que ça fasse dark, p i s ça fait.、Euh... Ouais, c'est ça. Correct. C'est tiré de l'album Delictum. Par contre, Delictum, c'est un excellent nom d'album. C'est la... délicieux,、si、Oui, mais délicieux. surtout que la pochette est vraiment très vampirique, o k c'est paré en 2000 sur、euh, l'étiquette Napalm Record. Vous allez voir que dans ce qui suit, là, c'est pas vrai juste du Napalm Record.、Ouais, tu... C'est vrai que Napalm a été, euh, c'est、ouais, une bonne étiquette pour le goth got metal. Ah de... oui, absolument. Il y avait juste auparavant The Sins of I h y Beloved, qui est une formation qui vient de Rogaland, Norvège. Ouais, avec une belle pochette et un beau décolleté. Oui, effectivement. On voit que la, la, la, la petite madame qui a posé était très en santé. Oui. Elle a été développée des abdominaux. Oui.、Euh, on dit... me u redira à plein dedans. Non, non, non, n n n a i t tant q u à f f a i r e vampire, ça. Effectivement. <rire> Je p e n s e que ma blonde, normalement. Papy, ma blonde écoute pas, là, v a i que c'est bon. <rire> Non, mais il y a le podcast.、Hein? Oh, shit! n o n mais normalement, un, vamp ça. un vampire essaie de s'en prendre en rose qui a un peu plus d e f l u x sanguin que ça. <rire> ben oui, mais il faut laisser gérer le plaisir un peu q u a n d m ê m Effective! e <rire> m e n t Comme quand tu manges un petit g â t e au caramel, tu sais. Tu ne manges pas d'un coup sec, tu sais. <rire> Toi, tu vas me dire, tu manges tout le tour avant q tu laisses le caramel tout seul après? Bien sûr! C'est comme un r ê v e v é l o ça, tu manges le chocolat l'entour puis tu manges la crème g l a c é e à la fin.、Là. Ouais, ben si tu manges un r ê v e v é l o en plein été, là. Il a fait chaud e p u i s le temps de manger Charles-Leves avec les grosses grosses grosses grosses g r o s s r o s s e s grosses grosses g r e s g r o s e s u r l s s e s grosses grosses g r s s e s g r o e s r o s s e s grosses g r o s e s grosses g r e t grosses g r l s s e s g r e s grosses grosses grosses grosses grosses g r o s s e g r o s s e n g r o s s grosses g r o s s e r o s s e s g r e s grosses g r o s e s grosses grosses grosses g r o s e s g r o s e s g o s s e s grosses grosses g r o s g o s s e s g r o a s e s r o s s e s grosses g r e s g r o e s g r o e s g r e n g r o e s r o s g r o s e g e s grosses grosses e s o s s e s o s s e s e s g r o s e s g r o s e s g r o e s r o e s grosses grosses grosses o s é g a l e m e n t s u r Napalm r e c o r d s Ben, par contre,、euh, la seule différence, c'est q u i c e s t 1999. Ah, d'accord. <rire> C'était un an auparavant, le reste. Mais tu l'as dit sur n e p a l m Record.、Euh, il est présentement 21h10min. Nous avons encore beaucoup de choses à vous passer. Nous allons conclure,、euh, à l'instant même, après,、euh, petite faveur de Sinistro. Bien sûr. Cette portion Gothic Metal avec les formations Moon Spell et Cradle of Filth. Et ai-je besoin de dire pourquoi nous reprenons Cradle of Field? Parce que Cradle of Field, a p r è s avoir fait du black, m i e t u l ils ont changé de style pour devenir un peu plus goth. Et même, ils ont repris une t o u n e de Sisters of Mercy、Absolument. également avec、ben、Nine、oui. Wild Nine. Tout à fait. Donc, Sinistros a des cadeaux pour vous, les amis, cette semaine et la semaine prochaine. Et je te laisse le soin de dire quels sont tes cadeaux de grec. s Ben oui, Seigneur. Magez-vous donc、euh, à la bavoise de Nicolet Le 20 mars prochain, donc pas samedi qui arrive. L'autre, il y a Hommage à Metallica, l'ultime hommage, Alcoholica. Et j'ai des paires de billets à faire tirer. J'en ai deux paires ce soir et deux paires la semaine prochaine. Alors, si vous êtes intéressé à aller boire Alcoholica,、mm -hmm. c'est quand même 15 p i a s e s du billet. e、euh, j'offre deux bières, deux, deux, deux bières. Non, j'offre e pas de bières. Peut-être que la tenancière du bar va offrir des bières si vous venez. Euh, Nous offrons、euh, deux paires de billets ce soir si vous téléphonez、euh, au 376-51-83. Dans le 8 9. Je prends le 92e appel, là, parce que je veux garder d e s billets pour moi. <rire> <rire> OK, n o n quel appel tu prends? Non, n'importe quel appel. Téléphonez, puis si jamais c est, c est, ils ont fait tirer quatre à soir, il n'y en aura pas pour la semaine prochaine. C'est ce tout. Donc, vous pouvez téléphoner au 376-51-83. 83. 51, 83. mais attendez.、Euh, 376, 51, 83. Du moment que. Attendez que la tourne soit commencée. Et voilà. S'il vous plaît. Donc,、euh, nous allons écouter. Ben, c'est bien Sinistros. e、euh, u bonne chance à tous ceux qui veulent participer. Alcoolica, c'est quand même un très bon hommage à o i u i Moi, j'ai vu ça deux, trois fois en s h o w J'ai même vu ça au Medley. C'est, c'est, c'est, c, est, c est、oh, ça、oui, rentre. Effectivement, rend. ça rentre. Donc, on va aller écouter de ce pas la formation Moon Spell et la pièce Devil Red que l'on retrouve sur Darkness and Hope, un album qui est paru en 2001 qui est un très bon album de cette formation du Portugal. Go right fucking now!、Hey. エトノピーズのサーロー。 ジョブ、ジョブ、ジョブ。Il me semble que je suis dû pour me changer les idées.WOO!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 As-tu peur, Sinistros? e Oui. Il me fait bien peur que personne n ait téléphoné pour notre concours. a h Il a suite d'un des idées! Effectivement, vous voulez pas avoir des billets pour...、Euh... Alcoolica? Ben, téléphonez pas. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je v fasse, moi?、Euh... On va... Je vais les ramener, pis... u On va les déchirer. On va les déchirer pour vous punir. Personne n'a pas, a le droit de les avoir. Ah, on, on fait tu rien a v e des moitiés de billets, pas? h <rire> Non, mais si vous voulez, hein, le, le, concours est toujours, ben, le concours. La participation pour gagner ces billets-là est toujours active. 819-376-5183. 819-376-5183. Vous avez le... C'est le 20 lorsque... mars. Le 20 mars à la Bavaroise, à Nicolet. Hommage à Metallica. Voilà. Algolica, c'est quand même、euh, l'hommage par excellence pour Metallica, pour les amateurs. Donc, euh... Moi,、bon, vous le direz, si vous avez peur qu'ils fassent des tounes r de Saint-Angers, que la... Non! Ah, b e n ça, c e pour peut-être peut rassurer les gens. Alcoolica, les deux seuls t u n e s p o c h e de Metallica q u i font, c'est Enter Sandman, puis、euh, un autre de cet album-là. Mais ils vont pas plus loin que ça, là. C'est déjà trop. Oui, je sais. <rire> mais là, ils o n t pas le choix. Mais si peut-être bien qu'on leur donne une coupe de. Tape ça, une coupe de, tête,、euh, de dire, tape ça en arrière de la tête. On va lui dire Faites-la pas, ces t u n e s l à Tape ça en arrière de la tête. Peut-être bien qu'ils vont se décider de pas les faire. Oui, peut-être. Ah, les gars, si ça vous tente de téléphoner, 376-51-83 dans le 819, lorsque la musique est en train de. Puis si ça vous tente pas, ben, q u e s t c e que v o u s bien, je vous dis. Ben, voilà tout. On vient d'entendre la formation Cradlefield, une formation qui vient de Ipswich, en Angleterre. Ipswich. e、euh, n Angleterre, en garde. En Angleterre, pas en Angleterre, là-bas, là. En Angleterre, là. Là-bas, là. -bas, là? là. là, -bas, là, -bas, là -bas. il y a pas de primes du lac, là. e c o u r p de p r e n d r e du lac, là. Ok. En air de la terre à côté de Pointe du l e n Oui, c'est ça en Grande-Bretagne. <rire> Et la pièce Tonight in Flames, qui est tirée de l'album Tonography de 2006, qu'on retrouve sur l'étiquette Roadrunner. Et je pense qu'ici, on peut tous s'entendre pour dire que Cradle of f i l d est carrément une formation gothique maintenant. Oh oui, c'est clair. Il n'y a plus de black metal là-dedans. Plus vraiment, non. Juste u en parlant. J'entends parler puriste. Ouais, o u i mais. Euh, Cradle s'est rendu fif, c'est rendu. Non, non, c'est plus rendu black. Ils ont changé de style. C'est ça, il y a une différence. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Oh, moi, j'adore ça.、Euh, juste auparavant, nous avions la formation du, de Lisbonne, du Portugal, Moon Spell et la pièce Devil Red. C'est bon, a... ça.、Ah, c'est excellent. On retrouve sur l'album Darkness and Hope qui est paru en 2001 sur Century Media. Je dois dire hein, que même ici, ça vaut la peine de le dire, j'arracherai pas le micro, mais、euh, que Moon Spell, à leur début, était. Je dirais beaucoup plus près de ce que les Sisters of Mercy, Fells of Nephilim.、Oh、oui, oui, c'est comme un typo négatif, effectivement. Faisait qu'aujourd'hui, ils ont pris une tangente qui est beaucoup plus m é t a l l i e b i e quasiment d o u x des bouts. Quasiment. Surtout avec la version de Love Will Tear s Apart t de Joy Division, qui est réellement.、Euh, oh, effectivement, elle, elle est très downer. Très, très downer.、Si, si, je viens de comprendre si jamais.、Euh, Euh, Yann Curtis a entendu、ouais. ça avant de se suicider. Je viens de comprendre pourquoi il s'est suicidé. Do! Effectivement.、Euh, nous avions. Pauvre、euh... <rire> que... Yann. Pauvre <rire> Yann. <Vian>. C'est <rire> pas de sa faute. C'était un bon yard. T'as-tu vu un... le film Control?、Oh, C'est-tu bon comme film? C'était、bon. euh, que un réel. Surtout, la p a u s e où on va parler de Control parce que c'est quand même gothique, ça rentre dans notre émission. Oui. Euh, surtout la p a u s e où ce qui fait Transmission. o u a i C'est pareil, pareil, pareil,、Absolument. comme le vrai vidéoclip, Il délire. T'as même à part ça. Ah, c'est un, un très bon film. Mais c'est de voir la famille qui l'écoute à TV, ils sont t o u s d é c o u r a g é s Toute la gang, Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? e t c'était probablement ce que beaucoup de gens se demandaient, ce qui se passait dans sa tête.、Oui, e n peut-être même lui le premier, <rire> Qu'est-ce qui vient se passer? i tout, tout. Épileptique tout. en plus, bon,、ah. rien pour aider. Juste a u p a r a v a n t nous avions Eternal Tears of Sorrow qui vient de la Finlande et la pièce à l a t Ça, Blood... j'ai trouvé ça plus.、Euh... C'est, disons, plus moyen. Plus、euh, moyen. j'en conviens, c'est plus moyen. C'est plus mou, un petit peu. L'album étant Bloods of Fate Stains My Hands qui apparaît sur l'album Chaotic Beauty. Gothic Beauty, pardon. Qui apparaît en 2000,、euh, 2000 sur Spine Farm Record. Nous avions s y b e r b e r b e r g e n formation de Stockholm. De Suède et la pièce t i e Sister T, Crimson Wed, qui est tirée de l'album d'Electum de 2000 sur Napalm Records.、Euh, en fait, le reste, on l'a dit, l e s o n s e of Die Beloved, Tristania et compagnie. Maintenant, Sinistros. Hey, on s'enlève dans un espèce de, de bloc, ben, de double bloc, dans le fond,、ouais. assez, assez, euh, assez, assez martel, hein, assez marteau. On va aborder maintenant la section du, de l'industriel et du cyber metal. Euh, avec des formations qui sont probablement, je dirais, généralement connues de tous et qui, pour certains, n'auront peut-être pas la même connotation qu'ils l auraient cru. Mais effectivement, si on parle des bandes comme Ministry, The Young Gods, qui t'a choisi, 1000、uh, homo、uh, DJs, Killing Joke, Nine Inch n a i l f r e e Factory, Pitchifter, Oblivion, Misery Love Company, Malmonde, s r o p p i n g On Lad et Prong, ce sont tous des bandes qui font partie de la grande famille de l'industriel et du cyber. Bien, surtout quand on regarde les, les 4 ou 5 premiers,、euh, on se met. Ben, Même le bloc au complet, on s'entend que c'est pas, pas mal tout dans une grande, grande, grande famille. Absolument. La différence près est qu'au fil des années, parce qu'on part ici en 1989 et on va atterrir jusqu'en 2007, il y a différentes tangentes qui se sont prises, évidemment. Les styles ont évolué. Les, euh, les, influences ont, ont, sont, ont changé. La technologie a progressé énormément, ce qui a amené une autre dimension dans la musique. Mais il reste une chose, c'est qu'à la base même de tout ça, l'essence est sensiblement la même pour tous. C'est... du samplon. C'est du samplon, voilà. e <rire> <C 'est> du... <rire> t n'oubliez pas que le judy, il est trois sous moins cher. <rire> oh, ben, ça, c'est juste une seule place. On le nommera pas la place. Mais,、euh, effectivement, c'est de l'industriel. Et、euh, pour ceux d'entre vous qui se demandent, b pourquoi ils sont amateurs de s k e n p y Poppy? Pourquoi ils n'ont pas mis? Parce, parce que. que ça, ça va venir plus tard. Parce que s k e n p y Poppy, ce n'est pas du métal proprement dit, c'est de l é l e c t r o m é t a l C'est ça. On va l'entendre plus tard. Mais pour l'instant, allons-y,、euh, Sinistro, e s avec Ministry. Bien, Ministry, avec la pièce、euh, qui a vraiment fait partir le kit au complet. Absolument. Thieves, s u r l'album The Mind is a Terrible Thing to Taste, paru en 1989、euh, sur Sire Records. Oh, you're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 Venez Goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. C'est vous, Don. On chante. Déjà vingt-deux heures, Sinistros. e Oui, mais je n e d o i s Don. c On a tellement de stock, on aurait pu en faire une émission de quatre à cinq heures. Ben oui, c'est ça. Donne-moi un pouce pour en prendre un pied. Ben, je t'avais donné un pied, t'as pris,、euh, <rire> ah, e t'as pris un mille. <rire> J'ai pris un mille et demi, facile. Euh, viennent entendre la formation Killing Joke, une formation qui vient du United Kingdom et la pièce Exorcism C'est un excellent album. Oui,、euh, Pandemonium, c'est un très bon album qui est paru en 1994 sur Zoo Entertainment. C'est un album qui a été très marquant, je dois dire aussi. Dans, le, dans ce style de musique. Juste auparavant, nous avions 1000 More DJs, une formation qui vient de Chicago, et la pièce, la reprise de Black Sabbath, Supernote, qui vient du mini-album du même nom, Supernote, qui est paru en 1990 à l'époque du merveilleux Wax Tracks Record. Oui, qui renferme、euh, Paul Raven et、euh, Al Jorgensen de Ministry. Effectivement. Et、euh, petite. Petit En tête pour dire que l a n j o e qui avait、euh, Paul Raven qui est décédé l'année dernière,、uh, Paul Raven qui a joué également dans les, ses derniers milles avec Ministry aussi.、Euh, mm -hmm. ouais. Excellent bassiste. Tout à fait. Nous avions auparavant les Young Gods ici. Ben oui, puis est-ce qu'il y a du monde qui a remarqué une petite affaire avec la chanson des Young Gods? Le début de la pièce surtout. Ben c'est la structure de la tune est basée sur quoi? C'est basé sur Macro Solutions to Mega Problems de Voivod. Effectivement. C'est le sampler、euh, qu'ils ont, moi-même,、euh, au début,、euh, quand ça s'est sorti,、euh, l'album L'eau rouge,、euh, j'ai fait, hey, mais qu'est-ce qu'ils font, cette bande de tweets? <rire>、euh, formation l n g Gas, qui est une formation européenne, évidemment, mais française. De Suisse, Suisse, Suisse, Suisse, Suisse. Suisse, voilà, Suisse, Suisse, Suisse francophone, bien sûr. Suisse, Suisse, comme mes petits fromages. Et les pièces Long u e Croûte? Long u e Croûte sur l'album、euh, L'eau b o i t e u s e Longue a l route et l'album L'eau rouge qui est paru en 89. Ah, vous avez lu Les pommes de route et l'eau b o i t t e u s e d'accord. <rire> et nous avons ouvert avec.、Euh... Ministry, la, la pièce Thieves、euh, qui est la, la classique de Ministry.、Euh... Tiré de. L'Oponner de Mine is a Terrible Thing to Taste,、euh, paru en 1989.、Euh, Et c'est vraiment l'album, comme tu s a C'est l'album qui n o s a mis vraiment sur ben, la table. Dans le fond, c'est le Ring and Blood de Ministry, finalement. Je pense、euh, que oui. oui Je pense que oui. Il est 22h03. On va essayer d'accélérer un peu le processus. Oui, puis on n'aura pas le choix. De, de,、euh, on n'aura pas choix de couper.、Euh, comme toujours. Non, parce que là, regarde, on, a, on a du stock, on a du stock, on a du stock. Regarde, il nous reste encore 16 tours à passer, puis il nous reste、euh, presque plus de temps.、Là. Mais bon, bref, on va essayer d'aller à l'essentiel. On va continuer dans quelques instants avec une formation、euh, qui vient de Los Angeles, une formation où j'ai vu un spectacle l'an dernier,、euh, il y a un peu plus d'un an, et qui m'a complètement ébloui. Euh, formation qui porte le nom de Nine Inch Nails, formation qui est, e、euh, n très emblématique de la musique industrielle, métal industrielle, et une pièce que j'ai retenue que tout le monde devrait connaître, j e s u i s probablement le cas, la, la pièce March of the Pig qui apparaît sur l'album de Downward Spiral qui est paru en 1994. On va poursuivre après ça avec Fear Factory. Et non, malheureusement, ce n'est pas une pièce retenue du dernier album de Fear Factory que je me propose bien de... The、bon, b e n de toute façon, on a une couple de nouveautés à vous faire entendre. Ouais, on a repris du retard é v i d e m m e n t m a i s bon, bref, allons-y immédiatement avec Nain Schneer, la pièce March of the Pig. Pas content, pas, pas content, content, pas content.、Euh, on vient d'entendre la formation américaine Prong avec la pièce No Justice,、euh, tirée de l'album Power of the Damager, paru en 2007. Et c'est sur l'étiquette de Al Jorgensen, 13 Planet Records. Yes, sir. Auparavant, nous avions la formation montréalaise canadienne. Albavienne et la pièce Such a Quiet River qu'on retrouve sur Carnivore m o t o Mouth de 1999. t'es pas si tranquille que ça, cette rivière-là, finalement. Ben, ça a l'air que tu p e u s pas aller à la pêche, m ben, ben, tranquillement. Ben, à la pêche au bois, là. Ben, peut-être au, au barracuda, là. <rire> la pêche extrême, là. Ouais, c'est ça. Euh, Fear Factory, la pièce Body Hammer. Fear Factory, une formation de Los Angeles. Une pièce qu'on retrouve sur Des Manufactures. Deuxième album paru de cette formation en 95 sur Roadrunner. Fear Factory, qu'on peut qualifier étant de groupe industriel, mais aussi de cyber metal. p r o p r e m e n t d i t un peu comme Oblivion, qui est devenu, avec le fil du temps,、mm. étant du cyber metal.、Et、nous avions Killing Joke auparavant et Exorcism, qu'on retrouve s a n s p a n d é m o n i u m Donc, é t a i t Nine Inch n a i l s T'as raison, excuse-moi, Nine Inch t a l s Killing、Nails. Joke était dans l'autre bloc d a v a n t Effectivement, Nine Inch n a i l s avec March of the Pig, qu'on retrouve sur le Downward Spiral, qui est paru en 1994. Le temps nous presse, mais nous allons faire notre grand possible pour passer le maximum de pièces et nous embarquons de、dans、ce le, pas dans, dans le côté électro. électro métal. Est-ce que tu pubes-tu tout de suite ou ben non? On met une chansonnette ou deux et... e écoute,、euh, je pense que pour faire les choses rondement, on devrait passer une pièce immédiatement, passer la pub après, sinon on va être un petit peu trop en avance. Allons-y.、Euh, formation. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Formation、euh, originalement de Vancouver, du Canada. Formation, ma formation fétiche, Skinny Poppy. La pièce étant Tin Homan qu'on retrouve sur、euh, Raybies, mais ici qui est tirée du 12 pouces Tin r Homan qui est paru en 1950. e un petit、1996. fait à souligner ici. Oui. Et pourquoi Skinny et Poppy se sont mis à jouer de la musique comme ça sur l'album Raybies? C'est parce que ça leur a. i t Parce qu'ils ont rencontré un monsieur qui s'appelait Al Jorgensen. Effectivement, et qui a été,、euh, en fait,、euh, un collaborateur, si on veut, dans les coulisses de Skinny Poppy. Comme Spinosa ou Skawa, c'est ça. Et vice-versa. Mais effectivement, l'album Ray Bass, qui est un album qui est foncièrement un peu plus guitare par moment. b i e il y a certaines pièces où ce que Al Jorgensen, l joue g u i t e i joue la guitare.、Là. e、euh, t c'est le cas ici aussi. Donc, on a é c o t é Skinny Poppy Ten Homan. On va aller en publicité et après, on revient avec、euh, la suite du côté électro-métal.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 Assemblée générale pour tous les étudiants de l'UQTR le 17 mars prochain à 11h30 au 10-12 d'Air é Beauchemin. Si tu veux pouvoir continuer à écouter la radio C'est Fou, si tu veux pouvoir continuer à lire le journal Zone Campus, si tu veux pouvoir continuer à avoir des médias étudiants sur le campus de l'UQTR, viens à l'Assemblée générale du 17 mars à 11h30 au 10-12 d'Air é Beauchemin. Pour plus d'informations, visitez le www.ageuqtr.ca. a g The sitting part. Euh, formation Samael. Sam Hamel. Sam Hamel, oui. Sam Hamel. <rire> formation qui vient de Sion, en Suisse. Formation. C'est des、euh, sionistes. C'est des psionistes. des psionistes.、Ah, formation qui、euh, donne dans un électrométal, évidemment, catégorisé à l'occasion comme étant électro-black, mais bon. Ben, le dernier album est、Élect、plus black、ouais, qu'électro-black. Mais、euh, tout de même, on s'entend que c'est. b n un... c'est sûr que r i n g of Light et Solar Soul, c'est deux. Ah,、là. même Eternal, oui. Et,、euh... c'est, des albums qui sont assez,、euh, assez d'inspiration et de fabrication électronique. Donc, la pièce est en Rain of Light, qui est éponyme. Dois-je dire qu'est-ce q u e l e s t éponyme? Un éponyme. Un, un éponyme. éponyme 2004 sur Reagan Records. Évidemment, nous aurions voulu vous passer des formations telles pet s h i f t e r Uh, Misery Loves Company, m a l m o n d Strapping on l a Ansel Gretel, Dark Army, God Minister, Termion Catalot. Mais faute de temps, nous avons dû aller à ce qui nous apparaissait être essentiel. Donc, vous venez o l e n t e n d r e s a m u e l mais auparavant, Frontend Assembly, une formation、euh, canadienne, vancouverienne, ça se dit ainsi.、Et、la pièce、euh, Millennium, pièce éponyme du même album de 1994. p Et c'est encore. Ben, encore et davantage. Ben, le monsieur de Frontend Assembly, Billy, Billy Wayne Skinny Poppy. Eh oui, c'est un collaborateur aussi des premières années de Skinny Poppy sous le t e r m e de Willem Schroeder.、Ouais, Willem Schroeder. Willem Schroeder, effectivement. Le, le terme sous le pseudonyme, d e v r a i t j e dire. Donc, nous allons terminer avec des choix à la sinistrosienne. Oui. Que tu peux faire la normandature à l'instant. Bien, il、euh, fallait qu'on finisse l'émission éventuellement avec. Euh, éventuellement, euh, oui, il fallait la finir. Éventuellement. <rire> Euh, moi, je voulais absolument passer Revolting Cox,、oui. qui était un autre projet d'Al Jorgensen. C'est vrai qu'on aime particulièrement Al Jorgensen ce soir. Hein? Ben, en fait, on aime beaucoup ce qui est la vague r o、ouais, c k s t r a k Oui, c'est ça.、Ouais. Fait que, il fallait qu'on finisse avec ça.、Euh, moi, j'ai choisi une pièce du dernier album,、euh, Rev, parce que maintenant, c'est plus Revolting Cox, c'est Revco. C'est l'abréviation de Revco.、Ouais, o、euh, l t i n g Oui, c'est ça. L'album Sexo Olympique O. avec la pièce Cousins qui rappelle un petit côté plus On revient comme au début, là, la Sisters of Mercy, plus,、euh, C'est pour boucler la b o u c l e Ben, c'est ça. C'est plus électro, mais ça revient comme plus alternatif, comme les années 80. Ben,、mm -hmm. tout juste avant, j'ai choisi, on peut pas passer à côté du tout quand on parle de métal et d'électro. La formation Pain de Peter t a g t r e、euh, n qui est connue pour son travail avec Hypocrisy et Bloodbat h et、mm -hmm. amenez-en des projets, là.、Mm -hmm. euh, ben, c'est la pièce Follow Me. Tiré de l'album, s y n i c Paradise, tiré de l'album. s y n i c Paradise, c'est ça que je dis. De 2008 sur Nuclear. C'est ça que je dis. Du coup, là, on a mis comment long, comment tu te tires, ça? il faudrait que. Faut changer ta normale l a d e s s u s On va tout virer ça à l'envers. Parce que tu sais pas lire. Oui, je sais. La feuille est plus longue que d'habitude, ça n'a pas d'aller. C'est ça, c'est tout pour réanimation. La semaine prochaine, on redevient une, une programmation normale, dite standard. Oui, on,、euh, on va essayer de se remettre les,、si、on les, les, les esprits、bien. un petit peu plus、euh, ouais, à l'heure. Oui, c'est ça. ça on va ramener quelques nouveautés, ouais, des oui, trucs comme、euh, ça. Ben, avec les prochaines semaines, oui, il y a un paquet de stocks qui est sorti. d o n c le dernier Bourg Zoom qui est sorti il n'y a pas très longtemps.、Euh. Non, Ça, ça promet. Bien, C'est pas si pis.、Ouais, si、on verra. <rire>、euh, <rire> on verra. <rire> je te <On> dirai, <rire> mais je vais l'entendre. On verra. On verra. s t C'était pas gentil ce que j'ai. Je suis sûr que je vais l'avoir d'abord. Bon, on y va avec、euh, Pain et Revolting Cox. Alors, go follow me. Et à la semaine prochaine. Et bien sûr, allez tous vous faire foutre. Go!